En les toits et pourtant j'ai froid et pourtant j'ai froid Je me sens perdu. La place est encore chaude, je l'entoure de mes bras, et pourtant j'ai froid, et pourtant j'ai froid, mais ce n'est pas ta.